Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Nous vous remercions d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. 28 août 2000, 28 août 2020, cela fait déjà 20 ans que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation pour le Burundi a été signé. Un accord historique qui a mis fin à une guerre à caractère ethnique qui avait éclaté après l'assassinat de Melchior Nadaïe, le premier président élu démocratiquement en 1993. Que devient alors cet accord 20 ans après Quels sont essentiellement les points que contient cet accord Qu'est-ce qui a été mis en œuvre Qu'est-ce qui ne l'a pas été Et pourquoi Y a-t-il des obstacles ou pas à la mise en exécution du dit accord Et bien d'autres questions. Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Léon s e n g e n a Kumana, c'est le vice-président du parti f r o d e b o u Vous faisiez partie du groupe baptisé G7, composé majoritairement de Hutus lors des négociations d'Arusha. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour m'avoir invité. j e a n d o d i e u Moutawazi, vous êtes le président de l'Observatoire national de prévention des crimes de génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Vous étiez, vous aussi, un membre non moins influent. Du même parti, s a r w a n n a Fredébou, lors de ces négociations, justement. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour aussi à mes collègues hommes politiques avec qui nous sommes sur le plateau et bonjour aussi à ceux qui、no、sont en train de nous suivre.、Mm -hmm. euh, Tassian Sibomana, vous, vous êtes un opposant politique, vous étiez du parti Uprona à cette époque des négociations, l'Uprona qui était un des grands partis politiques du groupe baptisé G10, composé majoritairement de Tutsi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je salue tous les auditeurs de la radio Isangamilo. Et pour mémoire, je reste toujours Upronis. Seulement, je ne suis pas peut-être de, de l u p r o n a institutionnel. Et puis, nous sommes avec vous, k e f a n i w i z i Vous êtes le président d'une autre aile du parti Savagnia-Frodebou, le Frodebou n y a k u r i i r a g i d i a n d a d a ï En cette période de négociations qui ont conduit à la signature de l'accord le 28 août 2000, il n'y avait pas encore d'ossession du parti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour nous avoir invités. Je salue mes collègues ici et tous nos auditeurs. La mise en o n d e est assurée par Aimé Toussaint m i t e b o u t i réalisation de Jérôme Nionzima, prise d'image de Renaud Niongeza et Grâce à Justice y a t u i k e z e et au micro Léon s e b i t a r i o Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission Mosaïque. Issanganiro! Ma Première question d'abord à vous, honorable Léon Sengendakumana du parti Sawanya Frodebou. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, ça vous dit quoi Les grandes lignes, ce sont lesquelles L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, c'est un accord non pas pour la paix, c'est un accord pour chercher la paix et la réconciliation. Les gens ne le savaient pas. Ce n'est pas un accord qui a institué la paix comme ça au Burundi. Je vois le document de,、euh, de, de M. Moutabazi. Moutabazi. C'est、voilà. écrit pour la paix. C'est écrit pour la paix. Ce、mm -hmm. <rire> n'est pas un accord d e p a i x <rire> C'est pour chercher la paix et la réconciliation.、Okay. Ça veut dire que cet accord contient des principes, <rire> contient des options, contient des orientations pour régler le conflit, le conflit burundais pour régler aussi. les Différentes crises que notre pays a connues,、mmh. c'est un accord que nous considérons comme le fondement de la paix et de la sécurité dans ce pays. C'est un accord que nous considérons comme le fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est un accord que nous considérons comme le fondement de l'unité et de la cohésion du peuple burundais.、Mmh. C'est un accord、euh, que nous considérons comme le fondement Du développement intégral du Burundi et qui établit aussi des relations entre le Burundi et ses partenaires. Et les autres nations, donc Oui. Ce que, que je peux dire essentiellement pour cet accord que je vois devant moi,、euh, cet accord est né effectivement, comme vous l'avez souligné dans votre mot introductif, suite、euh, non pas à une crise de 9 3 comme vous l'avez dit,、euh. mais en réaction. Euh, C'est sous contrôle du, par... du représentant du parti p r o n a n à... en réaction <rire>、euh, à, un... à un parti État qui était en place et qui exerçait la, la dictature dans la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi je dis que je parle sous, sa... sous son contrôle.、Oui. <rire> et alors, cela a fait que、euh, en 9 3 En chem... ce temps-là, le fraudez-vous le... parlait de pouvoir de mono-ethnique et monopartique. Mais bien sûr, c'était ça. C'était un pouvoir presque m o n o e t h i q u e On prenait un outou ou r ou, ou, Je ne sais pas s'il si y en avait. Comment on veut Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ok. Et aujourd'hui, aujourd c'est aujourd aujourd la comment, victoire comment, ou quoi Comme aujourd'hui. Alors, en 1993, ceux qui n'ont pas accepté ce changement de passer d'un parti unique、mm -hmm. à une démocratie multipartite, ils ont organisé un, un coup d'État. Qui a emporté les institutions élues, dont le président de la République et beaucoup d'autres dignitaires. Alors, une crise grave s'est installée, envie des politico-institutionnaires d'abord, ensuite une guerre civile. Nous nous sommes trouvés confrontés à la naissance des, des phénomènes qui n'existaient pas au Burundi, qu'on ne connaît pas au Burundi, la naissance de mouvements politiques armés. Les, les, les, les mouvements des populations à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, on ne connaissait pas d e mouvements. Des populations à l'intérieur du Biéléka d é r Il y en a qui coups, des des disaient des en ce temps que c'était déjà、Et、préparé, pour, puisque la naissance de ces mouvements armés donc c e sont m u v e e m s armés s o nés t、euh, n juste après quelques jours,、euh, après l'assassinat de Melkion Dadaï. Je ne crois pas qu'il les avait préparés. En tout cas, ce s t pas l e f r e au d é b o u qui, qui avait préparé un mouvement, un, un mouvement ou des mouvements politiques armés、mm -hmm. alors qu'il qu avait, qu avait gagné les élections. Ce、mm -hmm. serait insensé. a l o t ê t r e s q Les mouvements armés, les mouvements politiques armés sont nés à la suite de la persistance des fossoyeurs de la démocratie qui avaient renversé les institutions élues. Et Alors ils voulaient récupérer complètement tout le pouvoir. Qui étaient ces fossoyeurs Certains、euh, leaders d e l i p r o n a certains leaders de l'armée. Bon, tous ceux qui s o n d e l i p r o n a Donc、euh, les leaders d o l i p r o n a Qui ont réellement refusé、euh, le passage d'un parti-État à une démocratie multipartite. Alors, c'est suite à, à tout cela qu'en certains moments, on a négocié plusieurs accords, mais on est quand même arrivé à négocier cet accord d'Arusha, qui présente beaucoup d'avantages. Je pense qu'on va y revenir. Sinon, ce que je connais de l'accord d'Arusha, c'est que c'est un accord qui consacre la recherche de la paix et de la sécurité dans ce pays, l'établissement. D'un pouvoir, d'un état de droit, d'un état démocratique dans ce pays, c'est un accord qui consacre la réconciliation du peuple burundais. C'est peut-être la même question, la même question pour.、Euh, on fait le tour de table. Monsieur Jean de Dieu Moutabazi, est-ce que vous pouvez nous parler de, des grandes lignes de, de cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi、euh, Ce que moi,、euh, je retiens de l'accord d'Arusha, Euh, dans ces chapitres et dans ces、euh, dispositions. Vous,、euh, vous avez participé、euh, oui, à cette p a r a t i o n Oui, j'ai participé. J'étais dans la délégation. Le,、euh, nous, nous étions à l'extérieur. Je participais du côté du docteur、euh, Jean Minani, qui, était, qui a signé au nom du Frodebo les accords. Et ce que je retiens、euh, de ces accords, c'est que, premièrement,、euh, c'est une référence importante pour pouvoir comprendre. La reprise d'un processus de démocratisation、euh, qui avait commencé avec pratiquement la constitution de 1992 qui consacrait le, le multipartisme au, Bur au, au Burundi.、Oui. Bon, il y en a qui hésitaient.、Et、comme les politiciens aiment toujours spéculer, à travers la constitution de 1992,、oui. euh, nous, du côté du f r o d e b o on voyait euh, que euh, ça pouvait être une entrée pour. Prendre le pouvoir, mais également du côté de, de Luprona qui était au pouvoir, et aussi i l v o y a i t que ça ne les dérangerait pas qu'ils vont garder le pouvoir avec la constitution de 1992 qui avait été élue de manière démocratique et par voie référendum. Mais avec la victoire du f r o d e b o u au mois de juin 1993, Luprona était surpris. Je me souviens des réactions de certaines personnes. Et il y a eu un sentiment de refus, de refus des résultats des élections de s élections de 1 9 9 3 Mais、1993. vous, au sein de, du f r o d é b o u t vous étiez sûr de la victoire On était sûr.、Ah. Et même une, une, certaine, une délégation avait demandé au président de l'époque, le président Bouyoya, qu'on constatait que son armée n'était pas prête. D'être dirigé par quelqu'un qui ne vient pas du Sud, quelqu'un qui est issu des élections. On lui avait même demandé, parce qu'on voulait sauvegarder la paix, qu'il y ait un gouvernement de transition. Mais lui, avec son, son équipe, ils avaient refusé. Ils avaient refusé parce qu'ils étaient sûrs de gagner les élections. Et quand ils les ont perdus, ils ont été surpris. Et même le coup d'État. Contre le président Dadaï n'était pas le premier, c'était pratiquement la troisième partie. C'est tout ce、tentative. que j'ai demandé tout à l'heure, c'est les grandes vais... lignes de, de, de alors, cet accord. Alors, ce, desquelles... que, ce que je veux dire, alors c'est que le processus de, de, de démocratisation de la société avait,、ah, en fin comm... compte... avait commencé avant、mmh. les élections de 1993. Alors, quand、euh, on a assassiné le président, élu démocratiquement le président Dadaï, il y a eu un mouvement de refus. Nous, on était ici à Amélie Doboujoumbra, on a dit non, on a dit non. On doit remettre le pouvoir au parti qui a été, qui a été élu. Mais les Poutchistes n'ont pas lâché. Ils ont continué leur coup d'état en p a t jusqu'en 1996 quand, quand Abou Yoya est revenu. Mais pour parler, comme nous sommes dans les accords d a r o c h a en réalité, les, les drafts des accords d a r o c h a se sont inspirés des premiers drafts d o Kigobe, Kadjaga et même de Moanza. Qui ont suivi、euh, l'assassinat du,、euh, du président Dadaï. Donc, c'était chaque fois une façon de chercher à redémocratiser la société burundaise. Donc, ce que je retiens de l'accord d a r u c h a de, de, de l'accord d'Arocha qui a été signé en 2000, i l v o u l a i t remettre sur les rails. Euh, le, la société burundaise pour que le processus de redémocratisation de la société burundaise puisse reprendre.、Okay. Donc, c'est une référence pour moi importante. Et si quelqu'un veut comprendre aujourd'hui où on en est, il doit recourir à cet accord. Si vous voulez comprendre la constitution de, 2000, de 2018, il faut recourir à l'accord d'Arusha. Si vous voulez comprendre la, la constitution de, deux, de 2005, il faut plonger dans. L'accord d'Arusha. Il faut plonger dans l'accord la d'Arusha. Alors, les grands chapitres, en fait, dans l'accord d'Arusha, c'est premièrement d'avoir une cohabitation pacifique au, au sein des institutions. Premièrement, les institutions. De l'Assemblée nationale, les institutions du gouvernement, les institutions du Sénat, les institutions même de, de, de, de la sécurité, les pourcentages qui ressortent dans, au sein des corps de défense de sécurité, que ce soit la police et l'armée. Et, et aujourd'hui, même pour, pour améliorer la c c o r d'Arocha, d on a aussi recommandé d o n n e r des pourcentages au niveau de la sécurité. Au niveau de la justice. Et donc, pour moi, cet accord d'Arusha signé en 2000 est une référence très importante au niveau de l'arsenal juridique du,、euh, du Burundi. Deuxièmement, c'est une référence très, très importante au niveau de la reprise du processus de, la du, du, du processus de démocratisation de la société burundaise. Parce que le processus de démocratisation de la société burundaise n'est pas encore fini. On n'a pas vraiment encore atteint le niveau voulu. Tel que nous arrivons. Le p r o c é s é de démocratie est quelque chose donc de, de continu. Là, peut-être o n va y arriver. Je ne sais pas si、oui. vous, Tassian s i o m a n a je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces grandes lignes, à ces chapitres,、mmh. donc le contenu de, de cet accord、euh, d'Arusha. La question est posée à tout le monde. Il、mmh. doit réserver une suite, naturellement.、Oui. Donc, pour moi, l'accord d'Arusha. Pour la paix et la réconciliation, comme le disait l'honorable Léonce, c'était un accord pour chercher la paix au Burundi et la réconciliation.、Mmh. Pourquoi cela Parce qu'il y avait eu autant de crises et c y c r i q u e s au Burundi. À un certain moment, les hommes et femmes politiques se sont résolus pour dire trop, c'est trop. Il faut qu'on se mette ensemble pour voir dans la même direction. Quelle est finalement、mmh. la nature de ces crises et ces c r i s e s qui o e n d e u i l notre pays Après avoir défini justement la nature de ces crises, il faut chercher les voies et moyens pour y faire face, les solutions. C'est pourquoi justement ils ont commencé à parler, à définir ces crises, définir leur nature.、Et、ils ont, de façon consensuelle, ils se sont convenus de l'appeler nature politique avec des allures ethniques. C'était la base sur laquelle il fallait commencer pour parler justement. Nature politique、oui. du conflit. Oui,、mmh. du conflit. Alors, après avoir défini cette nature, il fallait voir comment justement chercher les voies et moyens pour ne plus retomber dans le même travers. Naturellement, ils ont vu que ces crises touchaient tous les secteurs de la vie du pays. L'aspect politique et institutionnel, l'aspect sécuritaire, l'aspect socio-économique, l'aspect justice, justice judiciaire, l'aspect social. Et à chaque aspect, il discutait pour d'abord faire l'état des lieux de ce qui était en vue de proposer des voies de, so de, so de solution. C'est ça la charpente de l'accord d'Aroucha. Je pense que l'émission va finalement voir est-ce que les solutions. Qu'avaient convenu justement les hommes et femmes politiques d'alors? 20 ans après, qu'en est-il? Sommes-nous satisfaits de leur mise en œuvre? Sommes-nous réellement sur la lancée de cet accord ou là, pas? Là, on va y arriver. Voilà comment、mmh. je pouvais amorcer le débat sur ça. Là, le... on va y arriver. Je ne sais pas si. Vous, de votre côté, M. Kefa Nibizi, Dufrodebou, Nyakuri, i l a g i Gianda, d'ailleurs, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce contenu de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi、euh, Merci beaucoup.、Euh, au lieu de, avant de parler d'abord du contenu, je veux、euh, parler de consistance de cet accord. Je pense que depuis l'indépendance et la reprise du pouvoir des militaires par un coup d'État, Et des crises qui ont suivi, qui ne sont pas, qui sont nombreuses, j'ai l'impression qu'hormis les soi-disant dialogues qui ont conduit à l'accord de l'unité nationale, qui n'en est pas une, il n'y avait pas eu d'autres débats d'ordre national, horribles, pour définir effectivement l'orientation de la nation burundaise. Parce qu'on avait des gouvernements militaires, Qui décidaient i n i l a t é r a l e m e n t Mais,、oui. mais aujourd'hui, on n'en est pas encore l e s autres ne faisaient qu'applaudir. Alors, j'ai l'impression même que ce débat qui a conduit aux accords d'Arocha aurait été organisé avant même、euh, le commencement du processus de démocratisation, parce qu'on a compris que les gens sont entrés dans une démocratie sans la c r i t i q e démocratique. Alors, avec ce Cet accord d'Arusha, quand on regarde le contenu, on comprend que c'était le premier débat d'importance capitale pour définir les grandes orientations de l'organisation du pays. Parce que jusqu'à maintenant, comme l'a dit M. Moutabazi, pas mal de chantiers ici de, ce,、euh, de cet accord sont en cours d'exécution d'une façon ou d'une autre. Les uns satisfaits, les autres non, mais quand même on est encore dans une logique tracée par cet accord d'Arusha. Alors, c'est pour cette raison que je pense qu'il s'agit、euh, d'un accord historique, parce que, comme on l'a dit, la Constitution de 2005, la Constitution de 2018, d'une façon ou d'une autre, s'inspire toujours du contenu de l'esprit des accords d'Arusha. Alors, dans, son,、euh, dans cet accord-là, il y avait d'abord à cette époque, comme on l'a dit, la définition. du Conflit, il a oublié peut-être q u e l e chose d très important. e On disait que c'est un conflit qui découvre d'une classe politique, soit pour chercher le pouvoir et ou pour s e maintenir. Parce que là, je pense que le conflit n'est pas encore terminé. De chercher le pouvoir ou de s e maintenir, ce conflit persiste d'une façon ou d'une autre. Et puis, on avait essayé de définir les solutions des conflits du moment. Et des orientations à long terme pour prévenir d'éventuels conflits. Vous voyez qu'on avait mis beaucoup de mécanismes, notamment celui de, de prévention des crimes, de guerre, s de génocide et consorts. On avait pensé à une commission de l i n t e r n a t i o n a l On avait pensé à une commission des terres Terre et autres autre autre biens、oui. qui sont encore là. Ces histoires de bonne gouvernance, la sévère comme, la aussi. La sévère aussi. Été, a été énoncé、euh, au cours de, de, de, de ces débats qui ont conduit à cet accord. C'est à ce moment qu'on a défini les grandes lignes en matière de bonne gouvernance, d'équité dans le domaine judiciaire. C'est pour vous dire qu'en un p e u d i m e n t jusqu'à maintenant, on marche sur le socle des accords d'Arusha. Avec des évolutions, bien sûr, qui sont conformes aux circonstances au du moment. Vous、Positive. avez, vous avez, vous avez <rire> toujours le micro et vous, vous y allez directement avec ce qui aurait été réalisé, ce qui ne, ne l'a pas encore été jusqu'ici.、Si、du moins, vous, vous, mettez, vous pouvez vous, vous mettre à évaluer la,、euh, la mise en exécution, la mise en application de cet accord、euh, d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. D'une part, cette évaluation paraît un peu ambiguë parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devraient être faites pendant la période de transition et qui pratiquement rien n'a été fait. Bon, je ne dirais rien, ça serait trop dire, mais que peu de choses ont été faites pendant cette période de transition. Alors ça a été mis en exécution、euh, beaucoup plus. La période de transition, vous parlez des, des, des 36 mois. Oui, il y a des 36 après, mois. Après le 28, oui, oui. Août il y a, août y a 2000. beaucoup. Beaucoup de dispositions qui devraient être mises en application pendant la période de transition pour que les élections viennent et sur l'intérêt déjà apprani auparavant. Mais peut-être, suite aux complexités du moment,、euh, ces dispositions n'ont pas pu être mises en application. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait、euh, un système de partage de pouvoir basé sur les appartenances ethniques et, ou politiques. Je pense que maintenant, Cela est repris dans toutes les, les constitutions qui ont suivi et dans pas marre de textes et de lois qui organisent différentes institutions au corps de l'État. Ça, c'est une réalisation qui est toute faite. Il y avait plusieurs commissions, la CVR, la commission Téléo-Trébien qui devait r régler les, les problèmes fonciers liés aux crises récurrentes. Il y avait également、euh, les, les commissions que j'ai déjà dit,、euh, l'Observatoire. De contre les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Il y a la commission qui devrait s i n t é r e s s e r l'unité nationale. Tous ces organes-là sont déjà mis en place et sont à l'œuvre parce que le travail qu'ils doivent faire est, est, est trop long, ils n'ont pas encore terminé. Il y avait également la façon de, de constituer les corps de défense et de sécurité、euh, avec parité à ce qui est、euh, des de, de composantes ethniques. C'est une réalité légale. J'ai l'impression, et je crois que c'est aussi une réalité sur le terrain.、Et、les organes qui en ont en charge vérifient les guillemets de ça. Et puis,、euh, la, la note est pour vous, dans la mise en, en, en œuvre de, de, de cet accord d'Arusha, c'est satisfaisant pour vous. En tout état de cause, la note est satisfaisante. Vous êtes satisfait、euh, de votre côté, t a s s i a n Siwoma Anna, de la mise en exécution de cet accord pour la paix et la réconciliation au Burundi Je ne suis pas du tout satisfait parce que, au risque de, de jeter de la poudre aux yeux, c e qui d e v r a i t le mettre en œuvre, je n'ai pas beaucoup d'éléments de satisfaction. C'est vrai, comme le disait M. Kefa, il y a certaines choses qui sont consignées dans l'audit accord qui, officiellement, sont d'allure exécutée. Mais si on y regarde de près, On a vidé de toute substance ces points ou ces principes tels que c'était convenu au départ. Je vous donne des exemples. Voilà les négociateurs, les signataires de l'accord d'Arusha, c'était convenu des mécanismes de justice transitionnelle. Vous allez dire que le document a été interprété di différemment par les acteurs c o n c e r n é s Bien sûr, c'est normal.、Mmh. Ça, en fait, ce n'est même pas très grave. Mais ce qui est grave, ce sont les tricheries qui entourent l'interprétation.、Mmh. Quand on dit. Les mécanismes de justice transitionnelle, je pense à la commission vérité-réconciliation, je pense、euh, au volet judiciaire. Léon, c'était négociateur et signataire, m o n t a v a s i même. On parlait de CVR,、oh, et、oui. CVR qui existe même aujourd'hui, commission vérité-réconciliation. Je l'ai dit sur le contrôle vous, des s i g n a t a i r e s Vous, vous parliez de, de, de v o l e t r o n c l e t Au départ, c'était c n v Plus volet judiciaire,、ah. e l tribunal spécial、ah. qui avait. Au départ, il était un tribunal pénal pour le Burundi, maintenant qui a évolué suivant les, les différentes étapes de n é g o c i a t i o n On était arrivé à un tribunal spécial pour le Burundi et à la commission de v é r é conciliation. Mais si vous regardez le contenu, le, le dans fonctionnement. Ce dans ce document, on parle de tribunal spécial Non, c'est le、bon. volet judiciaire.、Mm. Je, je, je, là, je suis allé. Mais on parle aussi、oui. du, du tribunal spécial. Oui, on, on parle aussi, oui. Pour les, les crimes contre e s C'est ça. Des des il y a des, des, des, des négociations des qui ont eu lieu après,、mm. entre les, les signataires, avec les Nations Unies. Et on est, on est arrivé à certaines étapes qui ne sont pas nécessairement consignées dans ce document de, de l'accord d'Arusha. Je disais donc, l'orientation qu'avaient donnée les signataires de l'accord d'Arusha à ce s mécanisme s de justice transitionnelle n'est plus la même. Aujourd'hui, le fonctionnement de ces mécanismes n'est plus le même. La composition n'est plus la même. Le, le, le financement même. <rire> Donc, c'est pour vous dire, on dit qu'on est en train d'exécuter la s é v è r et le travail. Mais le travail comment Sur base de quoi Sur base de ce qu'avait convenu à r o u c h a n non、mmh. Le tribunal spécial n'est plus d'actualité. La s é v è r e est sur terrain Les、okay. jours avancent, il y a des rapports qui sont, qui sont produits. Même m o u t a v a z i dirige le Conseil national de l'unité. Si, de... si,、mm. si, si on lui demandait ce qu'il qu a déjà proposé pour la prévention de la lutte contre le génocide. C'est l'observatoire de, pré de、euh, prévention des crimes et de génocide. Si on, on lui posait la question、mm. de savoir ce qu'il qu a déjà proposé comme observatoire en termes de moyens de prévention et de lutte contre le génocide. Je, je reste toujours sur ma soif. C'est vrai, je ne suis、il、pas toujours r é g u l l e t t e s e s rapports. Je ne suis pas toujours les grillettes i n f o r m é de ces rapports, mais je garde toujours ma soif. J'aimerais lire un de ces rapports.、Mm. Ça, c'est un fait. Deux, il parle de la CNTB. La CNTB, maintenant, c'est vrai, il y a des cas jugés favorablement ou correctement. Il y a d'autres où c'est quand même très grave.、Mm. Et les gens oublient qu'il y a un document. Quand certains dirigeants de la CNTB ont écrit pour motiver la mise en place de, de la cour spéciale pour la CNTB, eh bien, il a justifié en disant pour échapper à la justice qui dit le droit. Ça, c'est un document signé. Maintenant, peut-on conclure que la CNTB、euh, qui, qui, qui, qui juge ses affaires pour échapper à la justice qui dit le droit Et vous comprenez que c'était la logique des négociateurs de la c ô t r d a r o u c h a r C'était la bulle Monseigneur Serapion. Mais ça a engagé ceux qui ont mis en place la cour sur base de ce document. C'est pour vous dire, il y en a qui disent que la CNTB est là, la CVR est là,、euh, l'Observatoire est là. Mais est-ce qu'ils sont là conformément à l'orientation qu'avait donnée Passons le, amis, Passons le micro. Nos Passons amis, les autres. micro. Ça, ce n'est qu'à titre indicatif.、Mm. Ce qui n'a pas été fait, j'ai toute une liste. m、mm. o u t a b a z i parlait de, de, de, de questions et des questions ethniques, de, des questions de, de, de la démocratie consensualiste.、Et、je suis désolé de lui dire que même s'il si raconte les bienfaits de, de la constitution de 2018,、mm. Il va se retrouver très lésé par la constitution qui, re en cause, qui remet en cause le principe de la démocratie consensualiste. Soyez un peu bref, vous, Moutabazi et M. Nguenakouma, honorable n g e n a k o u m a n a l é o n c e pour parler de, de ce qui a été réalisé jusqu'ici, ce, ce qui ne l'a pas encore、ah, été, pas, pas、euh, dans, encore... La mise en, dans la mise en œuvre justement de cet accord pour la paix et la réconciliation au Burundi. D'abord, je dois souligner que vous avez déjà eu. La réponse à votre première question de nous tous,、oui. c'est que vous aviez posé la question de savoir qui devient l'accord d'Arusha 20 ans après sa signature.、Mm. l o tout le monde est d'accord ici que cet accord reste d'actualité. Il y en a qui ajoutent même que c'est un accord historique.、Mm. comprenez quand même que c'est un document de référence. Ça. Il faut、pour、vraiment bien noter. Mais pour ce u x qui ne croit e n croient pas, c'est un document de référence. Ils n'auront il de... des... pas, des... pas de choix. choix. Ils fait... il n'auront pas de choix. C'est assez, assez il faut le laisser parler. Ils n'auront pas de choix. La deuxième chose que je, je, je devais soutenir aussi,、euh, c'est ce que tout le monde d'ailleurs a dit、euh, ils ont dit que、euh, cet accord d'Arusha. A défini la nature du conflit burundais et a fait des propositions d'alternatives, de solutions et même des garanties. Ce que vous étiez en train de discuter, de parler ici comme commission, ce sont des garanties internes. Il y avait des garanties internes et des garanties externes. Alors, en termes de garanties internes, c'était pour appuyer les institutions, pour éviter les abus de pouvoir qu'on qu avait toujours observés. C'est notamment le service de l'ombusman. C'est notamment la commission、euh, des droits de l'homme, la commission indép est indépendante, je s a i trop dire. Il <rire> y a une commission qu'on appelle indépendante des、et、droits de l'homme. Il y avait la s é v è r e aussi. Il y avait la s é v è r e Il y avait la commission t h é r a u t r è s bien. Il y avait d'autres mécanismes que, comme le conseil de l'unité,、mmh, ces observatoires-là. C'était des mécanismes internes, des garanties internes pour, consol pour, pour effectivement consolider. Et, La gestion du pouvoir, des pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'on a réalisé beaucoup de choses Contrairement à ce que dit mon, mon ami k e f a c'est pendant la période de transition où il y a une s r é a l i s a t i o n si s on ne le sait pas. En fait, après, il y a une né, négation Mais, de la corde à rouge. On ne pouvait pas avoir、bon, des réalisations en même temps qu'on rejette la corde à rouge. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Rejeter l'accord a... d'Arouchat, comment rejeter Ça, ça c'est connu. Je sais que vous connaissez la réponse.、Mmh. <rire> il a parlé、mmh. de, de la constitution de, ouais, de 2018. 2018.、Mmh. C'est une preuve évidente、mmh. qu'on n'est plus là dans、oui. cette logique. Ça a été rejeté. En fait, cette constitution a enterré l'accord d'Arouchat. La constitution de 2018. De 2018.、Mmh. Donc, si vous voulez, on peut y revenir ouais, donner ouais, des preuves. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que cet accord reste d'actualité. Et、nous sommes dans une phase,、euh, Moutabazi l'a dit, d'expérimentation. C'est un processus continu qui continue. On n'est pas encore、eh, atteint cet idéal. D'ailleurs, on n'atteint jamais l'idéal. Il t des, des, on t a v è r e Ça veut dire que nous sommes en train de remettre le Burundi sur la voie de la démocratie. Même s'il y a des résistances, quand le peuple a déjà compris où se trouvent ses droits, hein, je vous dis que le peuple ne、no, no、se résigne jamais. Ça veut dire que le Burundi. Qu'on le veuille ou pas, sera remis sur le chemin de la démocratie. Parce que c'est le moindre mal des pouvoirs que nous avons eus dans ce pays. Alors, maintenant, les réalisations de,、euh, de la période de transition, comme information à mon frère k e f a la première réalisation, ça a été d'élaborer des textes de mise en application de la Corda c d Rouge. Ces différentes constitutions dont vous parlez, jusque même à cette constitution de 2018, même si, si elle a l'esprit. Contraire à l'accord d'Aroucha, ce sont des textes d'application de l'accord d'Aroucha. Je parle d e textes importants,、mm. mais il y a d'autres textes, des lois qui, qui découlent. Mais il faut que les gens comprennent que ces constitutions sont, ce sont des textes d'application de、mm. l'accord d'Aroucha. Ça veut dire que même cette c o n s t i t u t i o n de 2018, elle est censée, texte, elle texte, est censée est organiser le pays. Suivant l'esprit de l'accord d'Arusha. Un texte qui ne serait pas d'application de cet accord d'Arusha, il ne serait pas la, la, la, la bienvenue. Mais, mais bien, sûr, bien sûr. Vous avez vu les, vous avez vu les contestations en 2015, en 2015, même en 2018. Vous les avez vues. Alors, maintenant, en fait, ces textes, il y avait une constitution de transition, effectivement. Il y avait l'élaboration des lois pour organiser les corps de défense et de sécurité, l'armée, la, poli, la police. Le service national de renseignement, il y avait des lois pour、euh, préparer, organiser les élections. Et tout ça a eu lieu. Et à l'issue de la période de transition, le Burundi a été considéré par toute la communauté internationale comme un modèle de la démocratie. v o u o u b l i e une chose importante comme... la négociation <rire> des différents accords de ce service. Tout à fait. Oui, tout, tout à fait. Il faisait fait, partie a n t Le Burundi a été considéré comme un modèle de la démocratie. Un modèle de résolution pacifique des conflits, bah, évidemment, dans cette région de Gras-Lac. <rire>、si、<c 'est> <rire> du... Et il y a eu un geste important au niveau, au niveau de la communauté internationale, ça a été la remise de la dette. Et cet argent a servi plus tard, dans、euh, maladroitement, mais dans, système dans mais vous, le système éducatif et dans le système social. Vous êtes satisfait, vous ne l'êtes pas. Je suis satisfait ce qui a été fait、mmh. pendant la période de transition. Et pour preuve, Les élections qui ont été organisées après la période 2005. de 2005. En 2005. 30,、eh, ce sont les seules élections qui n'ont pas provoqué de troubles dans ce pays. Alors, si on avait continué, si c'était lancé de mise en œuvre de l'accord d'Arusha suivant les quatre principes moteurs de l'accord d'Arusha,、mmh. le premier principe, c'était qu'aucun qu e gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les codes historiques du conflit Burundi. Mais aujourd'hui, on est en train de recréer et les codes historiques du conflit Burundi. Et alors, 20 ans après, c'est la satisfaction, c'est l'insatisfaction. Je ne p e l u s répondre, je dis n <rire> Alors,、ah, comprenez maintenant En fait, je, voulais, je voudrais passer le micro bon, à. Bon, d'accord, mais je vais revenir si c'était question.、Oui, question. Satisfaction,、oui. vous êtes satisfait, vous ne l'êtes pas, M. o n s i e u r Jean-Dodieu Motabaz. u Il ne faut pas dire que je suis satisfait, moi, lorsque la Cour d'Amoucha est en train d'être enterrée. C'est ça. Il ne f a u d r a pas m'assurer <rire> sur la t ê t Bon, ok.、Euh, en, en fait, avec, avec ce débat, chacun va pouvoir donner ses arguments. Ici, nous sommes sur un plateau. Comme je vous l'ai dit avec des hommes politiques, le peuple n'est pas ici. Le dernier mot revient au peuple. Alors, lors des accords d'Arusha. Vous en qui, abusez. Lors des accords s i n o n elle avait même donné son opinion. Lors des accords d'Arusha, il y avait, d'un côté, côté, il y avait le G7, qu'on disait qu'il était Hutu. Il n'avait pas le mandat de la communauté Hutu. De, de l'autre côté, il y avait le G10, qu'on disait qu'il représentait. Les Tortis, mais ils n'avaient pas le mandat de la t o r t i s Ils ont signé ce texte. Mais ils se sont convenus deux choses importantes、mmh. que lors de la période de transition, il y aura élaboration d'une constitution. Et ça a été fait. Et cette constitution, elle devait être votée par voie référendaire. Et que les gens ne s'y trompent pas.、Mmh. L'accord d'Arusha ne pouvait pas avoir la suprématie. Sur la Constitution. Que les gens ne s'y trompent、je、pas.、Euh, alors, donc、récindé. automatiquement, donc, il faut que les gens se conviennent. Sinon, si cet accord avait la suprématie sur la Constitution, ça veut dire qu'il y avait un coup d'état des politiciens à Arusha. C'est-à-dire qu'on devait revenir élaborer une、Mais、constitution. Qu'est-ce qui prend, qu qu prend origine sur l'autre entre、ça. la constitution de 2005 et l'accord la, la d'Arusha pour la paix et la réconciliation Burundi de 2000, de 2000 Mais c'est la référence, je te l'ai dit, je te le c o m m a n d e Mais aucun État. <rire> Vous parlez de, dans, de suprématie. Dans, oui, je parle de suprématie. Aucun État dans le monde n'est dirigé par des pactes, par des accords ou par des actes consentants. Les, co les États sont dirigés par. Mais tu mais sais qu'ils inspirent les, les constitutions. Une seconde. Oui, ils inspirent. Mais, mais c'est ce que je vous dis. Tous les visages, c'est、oui, les... pourquoi a s ce m m e e n c C'est p o je te dis que ce sont des références. Donc, ce qui est suprême,、mmh. c'est ce qui a été voté par le peuple burundais. Et si on doit respecter le peuple burundais dans toute sa souveraineté, on doit accorder la suprématie qu'il faut À la constitution qu'ils ont votée parce qu'ils étaient, étaient libres de la rejeter aussi. Merci, Moutabas. i Je t'ai dit que, que,、ah, que la constitution、une、est、seconde. un texte d'application de la Cour t e j u t i c e Une seconde, une seconde. N'entrons pas dans le jeu de mots. Alors, est-ce que tu es dans le texte d'application Est-ce que vous l'acceptez la, Donc, la constitution votée par voie référendaire, c'est le texte. Qui guide, qui régit, qui,、oui, qui régit. Qui... Que... Att, attendez, il ne faut pas déranger l'émission. Alors, dans ce qu'on s'est convenu, dans, ce que, dans tout ce qu'on s'est convenu de redémocratiser la société, on s'est convenu, comme disait l o n 1 e qu'il faut bâtir un état de droit, basé sur le droit, la, ju... la, le droit, la justice, les textes légaux. Et dans ce qu'on s'est convenu aussi, Que ce soit dans la Cour d'Aroucha et dans les différentes constitutions, il y a des instruments légaux qui sont hiérarchisés et on s'est convenu que la Cour constitutionnelle ici au Burundi est l'organe suprême en ce qui est de l'interprétation de, de la Constitution. Alors que les gens ne commencent pas à dire ceci, cela, etc. Donc, nous avons une cour constitutionnelle, nous avons des textes l é g a u x nous venons, maintenant, après les accords d'Arocha, nous venons de faire la quatrième phase des élections libres et démocratiques. Et, et même. Mal, enfin, comme tu es toujours,、enfin. ne, tu es toujours ouais, ouais, négativiste,、ouais. qu'est-ce qu que tu a s a p p r é c i é as... Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. es méchant. Non, non, non, non. Je... Moi, j'avais dit que si j'avais ce que tu étais, là, je ne le faisais pas. Est-ce qu'on peut dire que la compétition de 2018, je r e le faisais pas o r i j'arrive. a j'en arrive aux organes consultatifs dont on s'est convenu de mettre sur pied, dont la s é v r e la commission. Euh, chargé de l'unité de la réconciliation,、euh, l'Observatoire national. Que vous dirigez. Oui, que, que je dirige contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, dont nous avons déjà produit, pris position à Plusieurs reprises, dont nous disposons des mécanismes de monitoring. Il y a M. Tassin, ce m o m e l à qui a des doutes par rapport au rapport que nous avons produit. Est-ce qu'il y a-t-il un conflit aujourd'hui où tout t e les Hutus sont en train de se rentrer dedans Nous avons des systèmes d e m o n i t o r i n g qui montrent que s o u s la colline et partout, les Hutus les Tutsis, cohabitent. Voilà Je tu ne sais même pas ce que c'est le génocide. Qui vous a dit que le génocide se définit entre les Hutus et l s Hutus Attends, dans l'esprit. Même un parti politique visé. Ça peut se qualifier de... Quel est le parti politique qui est visé aujourd'hui Ok, aujourd on continue. On, Alors, peut... Alors aujourd'hui, le peuple burundais co co co oui, cohabite pacifique, <rire> pacifiquement parce qu'il y, y a des preuves. Qui sont là qui, qui,、euh, et qui le prouvent. Alors, mais s'il commence à amener des trucs de, de criminalité qui s'observent par-ci, par-là et, et autre chose, là, il, il, va, il, est, il est capable de développer autre chose. Bon, alors, jusqu'à maintenant, je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Et en dernier lieu, pour reconnaître quand même que. Euh, L'étape franchie par l'accord d'Arusha était très importante. Même si cet accord d'Arusha, on s'était convenu qu'il sera substitué par une constitution, votée par voie référendaire. Alors. Où Pardon Dans cet accord Oui, dans cet accord. Jamais. Et la, et la, et la, et la constitution、Jamais. devait faire quoi C'est pour、ah, o r pour, gérer a n i s c'est e r pour g et organiser l'État. Mais enfin. Donc, donc, sur base de cet accord d'Arusha, qui est considéré comme le projet de société pour les partis politiques、oui. d e Burundais.、Hein? Ça, c'est、oui, le projet de société. Ça, ça détermine la vision、ah, oui. que nous avons pour. Oui, ça, c'est la vision. Alors, une constitution ne peut pas être détruite. Des... Des... C'est une vision. Ça que... met en œuvre cette vision. Mais, mais, mais je, mais je, je regrette, M. Léon. Le peuple burundais. Il n'a pas, pas de vision. Non, le, le peuple burundais devait continuer dans la, la ligne. Que le G7 et le G10 ne sont pas l Non, non, non, non, ce s t pas le G7. Le g 1 et le G10. Je v e u x vous dire ce qui était présent. Alors, Je peux vous dire ce qu qui qu était présent. Était à, à la négociation de la Corde d a r o u c h e、mm. étaient présents d'abord les institutions de l'État, le gouvernement,、mm. peu importe. Théorie, peu importe. L'Assemblée nationale. 14 partis politiques. À l'époque, trois mouvements politiques. armés. L'Assemblée nationale. Vous étiez vous, à la tête la, de l'Assemblée nationale Oui. Oui. Plus tard, quatre autres mouvements armés ont suivi, ont rejoint, on, on rejoint、oui. le CNDD, d le pari-porté FNL qui est devenu aujourd'hui le CNR.、Mm -hmm. Il y avait aussi、euh, le CAZE CNDD.、Mm -hmm. Il y avait aussi、euh, le FNL e ICHANZO qui ont rejoint. Et je dois vous dire que la société civile était représentée, les femmes étaient représentées, les conventions religieuses étaient représentées. Alors, cet accord a été. Adopté par l'Assemblée nationale qui représente le peuple burundais. Alors, et je reviens à.、Et、ça veut dire、question. que le peuple burundais est. A fait sien. Oui. La, la, la, la, la. Alors, absolument. Alors, alors là, on, on, absolument. Se, on ne se comprendrait une une se, Alors comprendrait comprendrait là, on On、question. se comprendrait, on ne se ne ne jamais. Alors, on sait aussi.、Mais、la réalité, c'est la loi. On, on, on, on, on s'était convenu aussi que ce texte n'était une... pas immuable. Il n'était pas figé. Il y a une petite je... question, M. o n s Moutawazi,、oui. que je devrais、euh, même poser à. Vous tous ici présents, quelle est selon vous la place aujourd'hui ou la valeur qu'a l'accord d'Aloucha pour la paix? Et la réconciliation au Burundi. Je vous ai dit que c'est une référence. Et pour comprendre les deux constitutions, la constitution de 2005 et la constitution de, de 2018,、mmh. d'où elle tire sa substance, il faut replonger dans la c ô t r d'Aroucha. Les deux constitutions. Oui, les deux Ça, constitutions. Mais ce sont les constitutions qui régissent, <rire> ce sont les constitutions qui régissent <rire> la nation burundaise. Celui qui croit que c'est la c ô t r d'Aroucha qui, rég... qui régirait. Qui régirait... Ça non. La, la, Ça, non, c'est non, non, mais, non, non il, vous. Aucun pays au monde. C'est ce que je t'ai dit. S'ils en trouvent, qu'ils me le disent. Les, na les nations sont régies par les constitutions. Mais bien, c'est un texte d'application de l'accord d'Arouch. C'est tout à fait、bouillard. normal. Moi, moi, moi, je pense,、euh, monsieur le journaliste, <rire> on devrait éviter la spéculation et la confusion à ce point. C'est normal que l'accord d'Arouch ait été un document d'orientation. Imaginez. D'orientation, de référence. La, la classe politique. Mais, comme l'a dit M. m o t a v a z i la classe politique, ceci ce qui était là, n'avait pas le mandat, parce que le peuple ne nous avait pas mandatés.、Si, Est-ce gens... qu'il a nié -ce, qu ce que ces gens ont fait Non, ce n'est pas même... ça. Je parle en, en termes de, de la légitimité du texte. Alors, c'est connu. La légalité entier... La légalité Je, je, je de la et, et la légalité. Alors, à ce qui. Alors, les, même deux, la légalité, les deux. Les légalité, deux. Vous savez que quand l'accord d'Arusha était convenu là-bas, on a fait passer à l'Assemblée nationale avec une loi qui acceptait. Ça veut dire à cette époque-là, les accords d'Arusha passaient comme une loi au moins ordinaire. Une alors, alors, loi il... suprême. C'est comme ça. Moi, j'ai le texte. Non. C'est -ce, moi est -ce qui ai fait adopter que, ça. J'ai même le texte. Est-ce que, monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, p e <rire> u v v o u s me donner un texte qui dit que c'est une loi suprême、eh、Oui, oui, une loi. Avec son mot suprême, je, il a b s o l que t amènes les corps v o i Sinon, vous ne le savez pas. C'est <rire> bizarre. Que c t e x t e qui d i t une loi suprême Absolument. l a u d r a t l a o i a été votée à l'Assemblée et promulguée par Amr. Peu i m p r ê m e Oui. Et q u e c e substitue même à la Constitution. Non, il n'y avait pas de Constitution. Il n'y avait pas <rire> de Constitution. Alors, Ce que je veux vous dire, M. o n Président, c'est. Même ce que, si cette suprématie existe. Vous, vous permettez de nous expliquer. Une minute. Non, non, non, non. Il ne faut pas semer la confusion quand vous nous avez e m p ê c h é de semer la confusion. En fait, ce qui a été consacré comme loi suprême. C'est un seul protocole de l'accord d'Aroucha. C'est le deuxième protocole. Ça veut dire qu'on a pris le contenu de, de, de, du deuxième protocole, qu'on a, a, a dénommé constitution. Un seul protocole sur quatre protocoles. C'était à l'absence de la constitution. C'était à l'absence de la constitution. On n'a pas abrogé l'accord d'Aroucha. La constitution, même d n 2018, n'a pas. N'a abrogé le p r o b l e Je veux vous dire ce que je, je disais à e o m s s a y e z de résumer. Pour ce qui est de la légalité, il y avait les politiciens qui ont, qui ont réfléchi, arrivaient sur un accord. Mais la, la, la question que nous avons dit, que la souveraineté appartient au peuple burundais, qui peut exercer directement ou indirectement à travers ses représentants.、Okay. Aussi longtemps. L'aspect indirect, ça te dit Aussi longtemps. C'est une、que、élection. La constitution est votée par référendum. Ça veut dire que tout le peuple s'y prononce. De droit, elle devient s u p é r i e u r à tout autre texte. De deux. Ce n'est pas a, autre, parce qu'il est voté un autre, par référendum. Non. Un autre texte pas. de droit qui doit être à, à un niveau supérieur, c'est celui qui est adopté par les députés qui représentent le peuple qui a été voté par le peuple. Je vous dirais que l'Assemblée nationale qui a même. A adopté la CVR, avait fini son mandat parce que c'était l'Assemblée nationale, voté en 1993, il devait terminer son mandat en 1998 et on a fait des, des, des arrangements. C'est en 2020, en, en 2000, après 7 ans. Ça veut dire que c'était un Parlement même qui n'avait plus de mandat du p e u fabriqué de toutes pièces. C'est pour vous dire qu'en MP de Mont, il n'y a pas de spéculation. Le Burundi aujourd'hui est r é g i Uh -huh. Par la Constitution et par les lois votées par l'Assemblée nationale. La, la, les accords d'Arusha,、uh -huh. comme c'est une réflexion approfondie où même la communauté nationale a contribué, reste toujours une référence où il faut puiser de bonnes pratiques, de bonnes orientations à mettre, soit dans la Constitution, soit dans les différentes lois. Il y a de, de, bonnes, de bonnes orientations. Est-ce qu'il y a de s mauvaises Il、bon, y, y a ceux qui sont caduques. <rire> qui, qui était. Qui, qui, qui é c était la c t i l y avait des, des, des, des dispositions qui, qui étaient en rapport avec la situation la de, de cette période. Si c'était、si si si、peut-être vous le décideur, M. o n s i e u r Kefani Nibizi, Nibizi la, la, 20 ans après la signature de cet accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, aujourd'hui est-il à garder, à toujours suivre ou pas dans la gestion du pays、Merci. Si on lit une référence, il a déjà répondu. Je pense que c'est une référence. <rire> on, peut, on peut toujours lire pour voir ce qu'il y a t i d'autre chose qui, qui est bon. Quel intérêt, quel intérêt à garder cet accord Quel intérêt à ne pas le garder D'abord, à ne pas le garder, je ne sais pas ce que vous, vous posez comme garder. Regardez, C'est un, un document qui est là, on ne va jamais le rejeter.、Mmh. Il est conservé. Je pense qu'on espéra、ah, un jour qu'on qu、okay. va <rire> empêcher de le conserver <rire> dans les bibliothèques nationales.、Okay. nationales non. Le document est toujours là. Alors, il faut savoir le même que de 2000 à 2020, il y a beaucoup d'évolutions. C'est pour cette raison que même presque tous les textes de loi ont été progressivement retouchés en fonction de l'évolution de la société brounaise.、Mmh. Donc, Cette référence est là, mais, mais les autres verront qu'il y a eu un document qui a aidé à gérer une crise、mmh. et qui a inspiré pas mal de textes de loi ou de constitution qui ont suivi. Mais que ce soit toujours comme un texte qui régit telle ou telle institution, je pense que ça s'est dépassé.、Mmh. <rire> la parole à vous, Tassien Soumanal. D'abord, deux précisions. Apparemment, ils ont voulu escamoter le vrai débat de savoir <rire> si la c c o r d d a r o u c h a est toujours d'actualité 20 ans après ou pas, en voulant chercher sa légitimité, sa légalité. Alors, je voulais faire deux précisions. D'abord, il faut que KFA comprenne que, que la Constitution soit votée par les représentants du peuple, ou qu'elle soit votée par le référendum, elle garde toujours sa valeur. Ce n'est pas parce qu'elle a été votée par le référendum. Qu'elle devient plus forte que l l e s'est votée par les représentants du peuple. Mais, mais, mais, mais, mais, Deuxième, nuance, Deuxième nuance. Deuxième nuance, M. Puffin. À Arusha, M. Abeléon se vous a parlé des catégories qui étaient représentées. Aucune couche n'avait jamais oublié, n'avait pas été oubliée.、Mmh. Mais aujourd'hui, un seul parti peut décider je remets en cause l'accord d'Arusha. Est-ce que le peuple était. p r é s e n t e s t ce que v e u s appelez le r 1 0 Est-ce que le G10 avait le mandat des Hutus Pourquoi tu n'as pas le m a n d a Est-ce que le G10 a f a i t le mandat des Hutus Est-ce que tu as refusé de faire partie de la délégation m Alors, i s il ne faut pas poser la question. Si s que nous étions à toi de répondre, à ne pas participer à la négociation. L'accord d'Arusha nous a permis de passer une étape. Voilà donc. Est-ce que vous pouvez permettre qu'il se résume Je voulais faire les deux avant d'entamer la, la vraie réponse. L'accord d'Arusha pour le système en place n'est plus d'actualité pour le gros de son contenu. Pourquoi Même si, si nos amis ici continuent à avouer que c'est un document de référence. Le Rame Léon s'est parlé d'un document de vision. Si jamais un copain que vous dirigiez. Je pense que vous aviez préparé un document de campagne, n'est-ce pas, Moutabazi Mais. Euh, euh, voilà, moi j'aime bien ce d o c u m e n t l ici <rire> sur la table. Alors,、si、<rire> vous je m'en réfère document, tout le temps. Il y a une vision, il y a un programme, mais cela ne signifie pas que la Constitution. e s t c o n f o n d u e C'est un document historique. à garder comme référent. Voilà, ce que je voulais dire est ceci. Ou bien vous y croyez sans savoir ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que si tout le monde. Ou ceux qui nous, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, acceptez comme vous que ça、Monsieur、reste un document de référence. m o n s i e t s t c e que la société b u r u n d a i s e n'évolue pas Non, non, e Est-ce que nous sommes toujours en 2000 Tu vas défendre tes idées, laisse-moi défendre les miennes. Ça veut dire, si les autorités d'aujourd'hui reconnaissaient que ça reste un document de référence, pourquoi on retire. Retirer des visas de la Constitution de 2014. Et qu'est-ce qu'il faut, qu qu qu faut faire Non, attendez, monsieur le journaliste. On risque、Mais、de, de vider des substances. s i o n Mais il y a le temps qui presse. journaliste.、Okay, vous avez laissé discourir des choses qui ne vont pas <rire> avancer. Deuxième chose le principe de la démocratie de consensus. Qui avait été consacré par de la c c o r d d a r o u s h a a été battue n brèche. La, Parce que maintenant, en partie politique. Un parti politique non, la, la, la démocratie de consensus, ça veut dire quoi n p a r t i politique qui a 5 n n la démocratie de consensus, ça veut dire quoi En partie politique qui a 5 n'a plus le droit de, faire, de, de, de faire partie du gouvernement.、Oui. Alors que la c c o r d d a r o u s h a voulait、Mais、justement la, la démocratie, éviter l'exclusion en essayant de faire en sorte que même les petits partis, même les groupes minorités, Mais explique-le à ceux qui sont en train de nous écouter. Il peut l'expliquer à ceux qui sont en train de nous écouter. Autre chose. La démocratie de consensus, c'est quoi Il f Autre c h e x p l i q u e Là, le quorum s de vote et de loi, ça n'existait pas. Le quorum de vote. Vous connaissez combien de systèmes Il faut d'abord connaître ce système pour dire ce qui existe ce qui n'existe pas. Le quorum de vote et de loi à s s e m b l é e n a t i o n Monsieur Tassé, je connais plus de pays que vous et j'ai vécu dans plusieurs pays que vous. Oui. Si tu es allé à la maison cultiver, il faut apprendre. Non La démocratie de consensus, c'est. Donc, les quorums de, de prise de décision. o Qui consacrait justement, choses, tant bien que mal, le partage politico-ethnique du pouvoir、hein? et éviter la, la, la dictature de la majorité ont été remises en cause parce qu'aujourd'hui, il... qu ces majorités ont été rabaissées. Il oublie que je suis universitaire avant lui. Universitaire avant lui. Vous croyez que toute université <rire> est intellectuelle Est-ce est que、lui. vous pouvez vous résumer en quelques secondes ou au plus une minute rires, pour.、Euh... On, on va vers la fin de l'émission et c'est compté. L'OTAN, c'est compté. L'OTAN est compté, monsieur le journaliste.、Mm. Ceux qui sont en train de nous écouter, je dis que l'accord d'Arusha nous a permis de passer une étape importante et de、la、pouvoir、crise. entrer dans la phase de redémocratisation de la société b o u r rondaise. Maintenant, on est à la quatrième édition des élections libres, démocratiques, après l'accord de, de, de 2000. On a déjà fait quatre é l e t i o n s Quatre, euh, euh, oui. quatre élections et maintenant、euh, on est en train d'avancer, nous sommes sur une bonne voie. Est-ce que les gestionnaires de, de, du pays aujourd'hui ont intérêt, les Burundais en général, ont intérêt à ce que cet accord、euh, d'Arusha pour la paix et la réconciliation soit gardé toujours comme une référence Tout le peuple burundais a Intérêt à connaître l'histoire de son pays et, so, et ce <rire> et cet accord et cet、euh, accord fait Donc, partie, ça, fait ça partie ça de l'arsenal、euh... juridique de l'accord et l'accord d'Arusha est très important dans l'histoire de l'arsenal juridique de l a c c o n d e ce pays. Écoutez, ils nous ont plongé dans des débats <rire> et nous avons perdu le fil de.、Hein. Il faut garder、Mais、à, à l'esprit la question que vous aviez posé e avant et tout le monde a répondu. Cet accord d'Arusha reste d'actualité et reste un document historique pour les Burundais. Oui, dans l'histoire. Les deux constitutions, 2005 et 2018, découlent de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que l'accord d'Arusha reste une référence à travers ces constitutions.、Euh, D'ailleurs, je crois aujourd'hui que c'est une seule constitution. L'autre de 2005 a été déjà complètement abrogée. Alors, Ce qui est très important ici, c'est de comprendre que c'était. L'accord d'Arusha a mis fin à une guerre fratricide i n s e n s e qui a duré 15 ans. Cet, éco, cet accord d'Arusha a essayé de régler ces questions ethniques. Et les responsables et, et, et, de ce chaos n'ont pas et, encore et, et, été punis. Bon, ça c'est autre, autre chose. Cet accord nous a permis de partager le pouvoir. Et ceux qui g o u v e r a i e o u v e r n a i e Cet accord nous a permis de, de, de, de protéger les différentes minorités. Et c'est un accord qui a été garanti par la région, la communauté internationale. D'ailleurs, les Nations Unies et l'Union africaine sont même dépositaires de cet accord. Ça veut dire qu'à votre question, l'accord d'Arusha est toujours d'actualité, toujours vivant. Il est là. C'est cet accord qui、il、est en train d'être appliqué. Allez lire la constitution de 2018. 80% de il... son contenu, c'est cet accord.、Léon、vous comprenez que c'est l'accord qui continue. Appel, il peut être consulté. C'est l'accord qui continue. Qui veut. Donc, moi, je n'ai pas de soucis. Seulement, au, seulement, ce que je peux proposer. De, de pays, ce que vous pourrez, pourriez proposer.、Oui. Ce que je peux proposer, c'est que quand même, on accepte que nous passions à une deuxième phase c'est de l'évaluer. Ceux qui peuvent rester dans cet accord, ceux qui ne peuvent pas rester dans cet accord, on peut évaluer, faire l'état des lieux, mais poursuivre sa mise en œuvre après son évaluation. Le, puisque puisque le il y a un projet de société peut durer même 50 ans. Un projet de société. Cet accord d'Arushira, c'est un projet de société pour le Burundi. Ça peut durer même 50 ans. Ce qui, était prévu, ce qui est prévu dedans. Est-ce que la s é v è r e a, a, a, a terminé sa mission? Mais、pas encore. Les mécanismes de la justice transitionnelle、non. sont encore là.、Non. Deux, la démocratie. Le deuxième protocole, ça dit que la sont, démocratie et la bonne gouvernance ils doivent ils être, être le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie et la bonne gouvernance sont le fondement <rire> du pouvoir en place Cet accord dit que la question de <rire> la paix et de la sécurité. La question de la paix et de la sécurité. doit être une priorité de chaque gouvernement du Burundi. Et on voit qu'il y a manipulation, toujours instrumentalisation des de corps de défense et de sécurité, l'armée, la police, le service national de renseignement, on le voit. Ça veut dire qu'on n'est pas encore là. Vous et venez, vous venez de reculer, vous étiez en train de bien、non. évoluer, mais vous venez de reculer. Non, je ne r e c u l e pas. Moi, je parle de la réalité. Et en, dernier lieu, et en dernier lieu, cet accord consacre la reconstruction du pays. Donc, ce la qui, reconstruction, ce faut, la, réconciliation. Ce faut, la réconciliation. Ce qu'il faut, c'est de l'évaluer s'ils ont des problèmes avec cet accord. D'ordre de l'évaluation, il v a u t l e mettre sur le, le, le, le, la table de, de, de, de dialogue, de discussion dans son évaluation. a l On r s o va l'adapter au contexte actuel. Merci, Léon Ngendakoumana. Je rappelle que vous êtes le vice-président. Du parti s a r w a n a f r o d e b o u Merci d'être venu. Merci de votre、euh, contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Je félicite mes collègues puisqu'ils reconnaissent que l'accord d'Arusha est un accord historique qui reste d'actualité. Merci à vous, Jean d o Dieu Moutawazi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire national de prévention des crimes de génocide, des crimes de guerre et、euh, autres crimes contre、euh, l'humanité. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci aussi pour m'avoir invité. Merci aussi à ceux qui sont en train de participer à ce débat、euh, riche et, et contradictoire. Et merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre et de comprendre que celui qui veut consulter l'accord d'Arusha, il peut toujours le faire. C'est un <rire> document historique de référence. Merci, merci. également à vous,、euh, Kefa Nivizi, président du parti s o r a n i a Frodewu, n y a k u l i Hilagi d y a n d a d a e Merci de votre、euh, contribution à l'émission. Et、merci de nous avoir invités. Je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés.、Et、je suis ravi d'apprendre que même mon collègue Leos reconnaît que la Corsée de 2018 est constituée de, de la Corde d'Arousha. Ça veut dire que la Corde d'Arousha vit à travers. La constitution actuelle. Ravie aussi, de aussi、euh, monsieur, de, à, de votre participation et contribution,、euh, Tassien Soumana. Merci d'être venu. Merci de votre épreuve. <coughs> merci de m'avoir invité. Je pense qu'il ne faut pas le dire sur le, le s bout s des lèvres que la Côte d'Arusha reste de référent. Alors qu'on a vidé de toute sa substance. Ce n'est pas sauf, vrai. Sauf dans quelques rares dispositions, avec la constitution de 2018. S'il le faut. Il faudra qu'on passe à l'analyse systématique de toutes les dispositions de cette condition pour vous démontrer à la suffisance que ç a v i de toute substance et c est c e t c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle a été mise en nom par e m e t o u s s a i n m i t e w o u t i réalisation de Jérôme n y o n z i m a r e n a u n y o n h e z a et Gracia Justicia t w i k e z e étaient là pour la prise d'image. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments toujours à l'écoute de la radio Issanganiro. À la prochaine Mosaïque.